Ma foi dans l'au-delà. Dieu vient le jour de la résurrection, et le trône a été installé dans le pays.